I L'évolution sera féministe sur Radio Galère. Donc je vais commencer par euh, quelques actualités. Euh, alors avec euh, un article d'une euh, d'une femme que, que je connais, que je salue si jamais elle m'écoute. C'est Agnès Depréville euh, qui fait partie de l'Assemblée des Femmes et qui est coordinatrice éditoriale des actes du collectif Ensemble contre le Sexisme. Elle a été euh, interviewée à propos euh, des violences économiques euh, quand la violence conjugale passe par le contrôle des finances. Donc je vous disais, elle est membre du bureau de l'Assemblée des femmes et donc elle a été interviewée pour parler des violences économiques conjugales, un sujet prenant aujourd'hui enfin sa place dans les luttes féministes et dans les débats de société. Elle dit, à partir du moment où une femme n'est pas indépendante financièrement, elle n'est donc pas libre de partir, ce qui est une violence en soi. Si vous voulez, euh, là je vais vous donc faire part de, de ce petit cette petite interview, mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet des violences économiques, vous pouvez lire les actes de la quatrième journée d'Ensemble contre le sexisme, un collectif euh, dont fait partie euh, l'Assemblée des femmes, avec des débats qui ont porté sur ces violences euh, encore, encore cachées, Parlons d'argent, les violences économiques subies par les femmes, un phénomène mal connu. C'est bien connu, l'argent c'est le nerf de la guerre, le pouvoir d'être libre et autonome lorsqu'on le possède, mais aussi de contrôler ceux qui en sont dépourvus. Selon les autorités, 20% des appelantes du 3919, le numéro national dédié aux violences faites aux femmes, dénoncent aussi la violence économique au sein de leur couple. Mais de quoi parle-t-on un terreau fertile. Rappelons ces dates. En 1944, le droit de vote. En 1965, la liberté pour une épouse d'ouvrir un compte bancaire seul. En 1970, l'autorité parentale conjointe. En 1972, le principe d'égalité des rémunérations. En 2005, le statut légal obligatoire pour le conjoint collaborateur du chef d'entreprise. Vous voyez que ces jalons légaux de l'égalité entre les sexes sont bien plus récents qu'on ne le croit, et l'inconscient populaire est encore plus à la traîne. Agnès de Préville dit « On éduque les filles à ne pas forcément compter l'argent, mais plutôt à être généreuse, alors qu'on place très vite les garçons en situation de responsabilité ». Résultat, à l'âge adulte, énormément de femmes ne s'intéressent pas assez aux questions d'argent. C'est aussi ce que constate euh, maître euh, Valérie Grimaud, qui est une avocate spécialisée en droit de la famille en Seine-Saint-Denis. Plus globalement, les couples ignorent les droits et obligations qui vont de pair avec le mariage, contribution au foyer, gestion commune, obligations alimentaires ou encore l'absence de protection légale en cas de concubinage. Un rapport de force cachée. Ce manque de connaissances crée un terrain propice aux inégalités et aux éventuelles violences économiques qui apparaissent généralement au moment de la séparation. Il n'est par exemple pas rare que monsieur s'occupe du remboursement du crédit immobilier, tandis que le salaire plus faible de madame sert aux dépenses courantes, ce qui prive souvent euh, la femme de ses droits sur le bien au moment de la séparation, au moment de la rupture. Et puis, pourquoi conserver un compte bancaire individuel lorsqu'on peut verser son salaire sur le compte joint De même, le congé parental pris par la mère pour élever les enfants est rarement compensé financièrement. Quant à la gestion des finances familiales, c'est encore bien souvent une affaire d'homme, que ce soit en raison du désintérêt de sa moitié ou parce qu'il insiste pour tout gérer en mettant l'enjeu de confiance sur le tapis. Alors Agnès de Préville poursuit, on est dans une situation de dépendance économique, puisque le jour où ces femmes décident de partir, elles n'ont aucune visibilité sur les ressources du couple. Situation dont certains abusent impunément en s'arrogeant les aides de la CAF dès l'évocation d'une séparation ou en dissimulant leurs revenus au moment de fixer la pension alimentaire ou encore en multipliant les impayés. Un tiers ne sont pas dûment réglés au niveau national et pour cause, puisque ces délits donnent rarement lieu à des poursuites pénales, selon euh, l'avocate madame Grimaud, qui dénonce depuis longtemps une absence de moyens judiciaires sur tout ce qui concerne les atteintes à l'équilibre économique du foyer familial. Agnès de Préville n'a pas peur des mots. Une majorité des femmes subissent des violences économiques dans leur couple, de façon consciente ou inconsciente, sauf qu'on commence à peine à le réaliser. S'installant de façon progressive et invisible, ce rapport de force passe par un contrôle financier au quotidien, qui peut aller jusqu'à la dépossession totale des moyens d'autonomie. Plus largement, la responsable associative martèle qu'à partir du moment où une femme n'est pas indépendante financièrement, elle n'est donc pas libre de partir, ce qui est une violence en soi. Comment garder le contrôle Les violences économiques faites aux femmes touchent toutes les sphères privées, professionnelles, et institutionnel. C'est donc l'ensemble du système sociétal, culturel et légal qu'il faut remettre à plat à travers la loi, mais aussi l'éducation financière des enfants. L'information accrue des couples et des femmes sur les questions financières ou encore la sensibilisation des notaires, banquiers et magistrats qui sont trop souvent guidés par des stéréotypes de sexe. Chaque femme peut toutefois Agir au sein de son ménage. à titre d'exemple, séparer ses finances personnelles et communes, établir un budget au prorata des revenus de chacun-chacune, mais aussi réserver le compte joint aux dépenses du foyer, tout en conservant son compte personnel pour son salaire, sont autant de moyens d'assurer son indépendance financière. De même, il est impératif de consulter un notaire lorsqu'on se marie, afin de comprendre les incidences du régime matrimonial envisagé, et la précaution est aussi de mise pour établir un testament. Voilà, alors par rapport euh, sur euh, je pense toujours sur le même sujet des violences économiques, je pense aussi au fait de l'allocation euh, adulte handicapé et euh, cette euh, mauvaise nouvelle de la part du gouvernement parce que ce, le gouvernement fait barrage à, à la déconjugalisation de l'AAH. Donc, en fait, il a rejeté l'individualisation de l'allocation aux adultes en situation de handi handicap, l'AAH permettant de rendre les conjointes et les conjoints indépendants ou indépendantes. Et le gouvernement a eu recours au vote bloqué à l'Assemblée nationale. Alors, une autre euh, actualité, euh, il s'agit du forum Génération Égalité pour les engagements féministes mondiaux. Donc, en fait, c'est un forum qui a lieu 26 ans après l'adoption du programme d'action de Pékin. Et il a lieu donc maintenant, au mois de juin. L'histoire des droits des femmes va s'écrire à Paris et en visioconférence. C'est un forum mondial qui entend concrétiser de nouveaux engagements, alors que la pandémie a fait reculer nettement les droits des femmes. Donc, ça commence le 30 juin prochain à Paris, avec une cérémonie d'ouverture de ce forum sous l'égide du président de la République, qui réunira des délégations officielles des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, à l'instar de la Tunisie, de l'Argentine, de la Suède, de la Finlande, le Kenya, le Canada, l'Afrique du Sud, la RDC, etc. Les institutions internationales et régionales, le secteur privé, les, représentations, euh, les représentants de fondations philanthropiques mais aussi des activistes de la société civile. C'est un rassemblement mondial donc, pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui est organisé par ONU Femmes et qui donc cette année est coprésidé par la France et le Mexique. Il avait commencé à Mexico du 29 au 31 mars 2021 et va donc se conclure à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. C'est un rassemblement féministe mondial technologique très important, euh, de, le plus important depuis la conférence de l'ONU sur les femmes de 1995, qui s'était conclue par l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Pékin. Nous espérons de nouveaux engagements qui seront d'autant plus indispensables que la crise sanitaire a eu un impact disproportionné sur les jeunes filles et les femmes qui sont en première ligne de la réponse à la pandémie et qui sont victimes de conséquences des conséquences économiques, sociales et des violences sexistes et sexuelles. La crise, en effet, euh, aurait fait reculer les droits des femmes d'une trentaine d'années, selon les chiffres de l'ONU et du Forum économique de Davos, notamment une perte d'emploi dit « féminin », une assignation renforcée aux tâches du foyer. 47 millions de femmes supplémentaires sont tombées sous le seuil de la pauvreté. On a eu une augmentation de 30% des signalements de violence domestiques, ou encore 11 millions de filles qui pourraient ne plus retourner à l'école. Euh, donc cet événement aura lieu euh, en présentiel et aussi en distanciel à Paris mais pas seulement en fait, il a lieu euh, aussi en comment dire par visio dans pas mal de villes euh, de France et euh, notamment il a, il aura lieu à Marseille donc vous pouvez vous inscrire pour une, une visioconférence qui est organisée par plusieurs associations féministes de Marseille avec lesquelles euh, je collabore. Euh, donc en fait il s'agit de... Euh, oser le féminisme 13 femmes solidaires Marseille l'assemblée des femmes et euh, et voilà c'est tout donc je vais vous expliquer en fait donc euh, qu'est-ce que c'est que cette euh, conférence qu'elles ont organisé et bien le titre c'est justement que sont devenus les droits des femmes 26 ans après la 4e conférence mondiale de l'ONU Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, la déclaration de programme d'action de, de Pékin avait été adoptée à l'unanimité par 189 pays et euh, devait former un programme pour l'autonomisation des femmes. Et c'est considéré comme euh, un des principaux documents de politique mondiale en matière euh, d'égalité des sexes. Donc en fait, le but de cette euh, visio qui aura lieu, j'ai oublié de vous dire, la date le 25 juin, donc en fait c'est vendredi. Euh, pour vous inscrire, vous pouvez, euh, c'est facile, vous allez sur les réseaux sociaux, euh, par exemple de Oser le Féminisme 13, et vous trouverez l'événement en question. Et donc en fait, euh, donc le sujet, ça sera de, de voir où on en est euh, par rapport à, à ces droits des femmes, de faire un peu le point. Donc, euh, il y aura euh, une, une allocution d'introduction par euh, Nathalie Tessier, qui est la conseillère municipale chargée de la délégation des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes à Marseille. Il y aura euh, aussi Hélène Caron, directrice régionale des droits des femmes à l'égalité. Et puis, donc, les intervenantes seront euh, Monique Dantal, qui est présidente du réseau Féministe Rupture, Alors, Annie Karsanti, euh, avec laquelle euh, je collabore souvent, donc euh, souvent intervenu dans cette émission, donc qui est présidente de Femmes Solidaires Marseille et membre du collectif national Femmes Solidaires. Geneviève Courreau, euh, présidente d'honneur de l'Assemblée des Femmes, ancienne présidente de la Commission des euh, droits sexuels et reproductifs et santé des femmes du HCE. Et il y aura aussi euh, Sophie Plisson, qui est une militante lesbienne féministe et membre de l'association CELS. Euh, il y aura... Ah oui, c'est pas fini, en fait, j'ai oublié, il y aura Daniela Lévy, qui est porte-parole nationale de Oser le Féminisme, et coprésidente de OLF 13, et euh, Marie-Paul Grosstet, qui est euh, porte-parole euh, du collectif féministe pour le forum Génération Égalité, au nom de La Clé, qui est aussi coprésidente de La Clé, et qui est coprésidente de Oser le Féminisme. Voilà. Donc, en fait... Euh, Euh, ça, ça aura lieu vendredi et toujours dans le cadre de ce forum Génération Égalité, il y a un autre... Euh Euh, une autre visio un, très intéressante qui aura lieu le 2 juillet à 10h10 toujours euh, organisée par euh, le collectif féministe euh, pour euh, le forum génération égalité. Donc si vous allez euh, donc euh, dont marie paul Costet fait partie puisqu'elle est porte-parole. Donc si vous allez toujours sur euh, aux Îles Féminisme 13 vous trouverez cette, euh, cet autre événement et le titre ce sera euh, jeunes femmes migrantes, lideuses et il y aura donc en fait euh, comme intervenantes euh, Alissa Arabar et Noura Rabe de la clé donc ce sont des euh, jeunes femmes euh, euh, qui ont qui ont créé une association pour euh, féministe pour les, les femmes migrantes une association européenne. Et il y a aussi euh, Adriana Santiago qui fait partie d'une association dont justement qui s'appelle Radical Girls. Voilà. Alors, euh, je voulais aussi revenir maintenant sur euh, les violences conjugales, euh, donc les, les féminicides qui n'ont qui, qui, qui sont sans arrêt, euh, qui ne cessent jamais en 2021 comme en 2020 comme en 2019. Donc souvent, euh, je, je, je reviens sur ces féminicides malheureusement dans, dans cette émission et j'ai été mon attention j'ai mon attention a été attirée par euh, une publication du HCE euh, pour euh, un peu savoir euh, comment enfin quelques chiffres en fait sur ces violences conjugales, comment comment elles sont traitées euh, par la justice. Et euh, comme je m'en doutais, et eh bien euh, le HCE dénonce euh, un système d'impunité. Donc il démontre l'implacable système d'impunité des agresseurs. Euh, il y a eu un, un rapport d'inspection qui s'est fait euh, notamment euh, consécutivement au 39e féminicide de 2020 qui était particulièrement euh, particulièrement choquant donc en fait ce rapport c'était donc j'en avais parlé de ce féminicide c'était le féminicide euh, de mérignac et euh, il y avait eu une demande de, de faire un rapport par l'inspection générale de l'administration, la, l'inspection générale de la justice, qui avait été remis au Premier ministre. Et suite à ce féminicide donc euh, de Mérignac, avec cette jeune femme qui a dont le conjoint avait... Euh, comment on peut dire ça Il avait tiré dans ses jambes, puis ensuite il lui avait mis le feu. Et en fait, euh, le rapport a pointé sur 27 pages de nombreux très nombreux dysfonctionnements par rapport à ce féminicide puisque le meurtrier était en sursis proba probatoire il avait été condamné à la prison en juin 2020 pour violence conjugale et il s'agissait d'une récidive depuis la prison il avait écrit et téléphoné à sa victime à plusieurs reprises alors qu'il lui était interdit d'entrer en contact avec elle la victime avait déposé plainte avant de la retirer sans que le juge d'application des peines en milieu fermé soit averti. Elle avait déposé une nouvelle plainte le 15 mars dernier. Le rapport a noté beaucoup de flou sur la grille d'évaluation du danger, sur les échanges avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou les suites d'une réunion du comité de pilotage grave danger. Pire, le 29 mars, le meurtrier avait fait un esclandre au commissariat de Mérignac pour se plaindre de ne plus voir ses enfants, mais il avait été laissé libre. Son nom avait été enregistré dans le logiciel d'accueil, mais ce logiciel n'était pas connecté à celui des individus à surveiller. Euh, donc c'est euh, terriblement aberrant. Donc ça ça avait lieu ce rapport donc a eu lieu le 9 juin dernier donc par rapport à ce 39e féminicide et pour Le HCE donne quelques chiffres par rapport à, à ce système d'impunité. Chaque année, plus de 125 000 femmes victimes de violences conjugales parviennent à se déclarer auprès des forces de sécurité intérieure. Donc, 125 000 femmes, retenez ce chiffre. Alors, qu'en est-il des euh, de la réponse pénale Eh bien, en 2019, vous avez seulement 50 on, 52 000 femmes donc euh, environ même pas la moitié des agresseurs conjugaux qui ont fait l'objet d'une réponse pénale et seulement 33000 finalement feront l'objet de poursuites judiciaires et combien de condamnations eh bien le HCE n'avait n'a pas pu avoir le chiffre pour 2019 ce qui est quand même vraiment problématique aussi euh, mais il a on sait qu'en 2018 seuls 18600 agresseurs conjugaux avaient été condamnés. Donc j'ai fait le calcul sur 125 000 femmes chaque année, 18600 agresseurs, ça fait même pas 15% de condamnation. Et bien sûr, sans compter les innombrables victimes qui n'osent pas s'adresser aux forces de l'ordre par peur des représailles. Évidemment, ça c'est sur le nombre de, de victimes qui osent porter plainte. C'est comme pour le viol, vous avez euh, les femmes victimes de viol, c'est seulement 10% des femmes victimes qui portent plainte. Et ensuite, la criminalisation du viol n'a lieu que euh, sur 10% des plaintes. Donc finalement, au total, 1% des violeurs sont condamnés. Voilà, donc je me demandais quels étaient les chiffres concernant les violences conjugales. et eh bien, je l'ai. c'est pas tellement mieux. C'est euh, entre 10 et 15%. Deuxième alerte, les possibilités de mise en sécurité des femmes victimes sont très en deçà des besoins. Une femme sur 10 seulement peut avoir accès à un hébergement. Et il ne s'agira pas forcément d'une stru structure spécialisée hébergeant exclusivement des femmes victimes de violence Donc tout plein, tout plein de lacunes et de dysfonctionnements. Donc euh, vous allez me dire qu'a qu fait le gouvernement suite à ce rapport qui a été rendu Le jeudi 9 juin dernier, eh bien, le gouvernement, euh, comme d'habitude, a annoncé euh, des mesures, des nouvelles mesures. Certaines de des mesures étaient préconisées dans le rapport. Pardon. Certaines des mesures qui sont préconisées dans le rapport sont déjà dans la loi ou ont déjà fait l'objet d'annonces. Euh, ce sont des mesures qui sont réclamées euh, depuis toujours par les associations qui luttent contre la violence faite aux femmes depuis des décennies. Donc, je en fait, c'est un pas dans la bonne direction, mais peut-on toujours croire que ça va être euh, mise en application euh, puisque en fait, l'annonce, on a l'habitude d'avoir des annonces, des annonces, des annonces, mais pas... On attend toujours des moyens sérieux pour mettre les agresseurs hors d'état de nuire et protéger les victimes. On attend. Et on espère, mais... Voilà. Voilà donc euh, voilà en ce qui concerne les principales actualités qui ont retenu mon attention c'est à peu près tout sauf il euh, y avait un par rapport à fond des actualités peut-être un peu plus euh, un peu plus légère mais bon en fait c'est des, euh, des petites publications euh, par exemple Di chefchenko non euh, d'abord je vais commencer par ça Euh, il s'agit d'un collage des Amazones en fait les Amazones c'est un groupe de féministes radicales qui font des collages et j'ai retenu euh, cette bonne idée qu'elles ont eu de faire un collage euh, qui s'appelait à nos sœurs algériennes vous violer et ce collage se réfère au fait que en Algérie des enseignantes souffrent dans le silence un harcèlement et des crimes quotidiens Il y a à peu près un mois, euh, à Bordj Badj Mok Mokhtar, dans le sud de l'Algérie, neuf enseignantes et un nourrisson ont été agressés à l'arme blanche dans leur logement de fonction. Donc ce groupe de collage, les Amazones, euh, eh se montre solidaires de leur soeur algérienne. On dit Elles disent « Le viol est un crime de guerre contre les femmes. Violer une femme en, enseignante en plus, c'est nier, puisque c'est pas un hasard, effectivement, certainement, si euh, les femmes qui ont été violées sont enseignantes. c'est' Il s'agit de nier la possibilité de s'éduquer et de transmettre le savoir par le sexe féminin. Il s'agit de nier le droit à écrire le cours de l'histoire et à participer. » Les Amazones disent les droits des femmes sont universels, ne tolèrent aucune frontière. Les femmes doivent avoir le droit de circuler, de travailler, sans risquer d'être châtiées parce qu'elles sont femmes. Voilà, donc je remercie ces, ce groupe de féministes universalistes, laïcs et sans doute abolitionnistes. Euh, voilà, sinon il y a un texte aussi que j'ai repéré de Marie Montaigues qui est euh, voilà une femme qui publie euh, souvent sur les réseaux sociaux et ça m'a parlé c'est euh, par rapport à cette phrase qu que j'ai entendu moi aussi souvent et que j'ai toujours trouvé euh, pff, enfin pas très convaincante et du coup elle a voilà je vais vous... c'est donc à propos de cette phrase qui dit tout ce qui ne tue pas me rend plus fort forte ou plus forte et eh bien elle dit euh, c'est certainement une absurdité évidente l'expérience tout ce qui ne me tue pas me rend plus forte point d'interrogation l'expérience de la vie permet de mesurer l'étendue de de mensonges et d'aberrations contenues dans cette affirmation péremptoire de Frédéric Nietzsche qui est pourtant tellement colporté comme un mantra par certains apprentis et autres amateurs d'idées simples, simples à rabâcher assénés comme autant de coups de marteau en passant, combien de gourous, d'exploiteurs et de dominants ont tellement besoin de nous faire croire que la souffrance est belle et fertile et que le mal en fin de compte c'est bien Des systèmes de représentation du monde inspirés de cette torsion, de cette inversion, il y en a quelques-uns. Euh, la plupart des religions ont leur version de cette apourie à nous vendre, plus près de toi mon Dieu, etc. Ou comment convaincre les exploités que leur souffrance est belle et si jamais il leur venait à l'esprit de se révolter, c'est qu'ils ou elles sont trop vite pour grandir. Voilà, eh bien je suis d'accord avec ça et euh, effectivement, c'est quelque chose que ce qui m'a beaucoup agacé et que j'ai beaucoup entendu, cette phrase et je pense au contraire euh, comme elle que au quotidien la souffrance euh, n'endurcit pas. Je pense qu'elle use, qu'elle fragilise, qu'elle affaiblit que l'âme humaine n'est pas un cuir qui se tanne avec les épreuves, que c'est une membrane sensible, vibrante, délicate. En cas de choc, elle reste meurtrie, marquée et hantée. Alors Ensuite, un texte d'Ina Shevchenko, qui est présidente des FEMEN, avec son petit message du jour. « C'est un texte à propos de ce qu'elle ressent face aux nouvelles tendances du militantisme politique qui est désormais façonné par les réseaux sociaux. Elle dit « J'observe avec panique comment tout débat est rejeté par des jeunes qui considèrent toute question comme une attaque. Comment une tentative d'apporter des nuances sur des sujets complexes est axée de violence. Ces jeunes militants vous conseilleront de vous éduquer alors que leurs propres connaissances sont réduites à des slogans et à des mantras mémorisés. J'observe avec douleur comment les victimes de harcèlement et de violence sont abandonnées dès qu'elles expriment une opinion impopulaire, comme Mila est abandonnée par la communauté LGBT et par de trop nombreuses féministes. J'observe avec tristesse et rire la façon dont le capitalisme utilise magistralement ces online activistes, s'y si pronds à signer des contrats avec des marques de luxe au nom de causes sociales. Imaginez-vous Mandela, devenant ambassadeur d'Apple et Clara Zevkin collaborant avec Prada J'observe aussi avec inquiétude combien de personnes décident de ne pas s'exprimer, pour éviter d'être harcelées et cancelled. Pourtant, vous savez quoi Dès que je me déconnecte des réseaux sociaux, et je le fais souvent, et que j'entre dans le monde réel, mon espoir grandit. Dans la vie réelle, il y a beaucoup plus de personnes raisonnables qui apprécient la complexité de notre monde que ce que nous voyons sur Twitter et Instagram. Il y a beaucoup plus de gens qui ne voient pas le monde en noir et blanc et qu'ils ne veulent pas réduire leur, pro leur propre existence à un slogan politique, une nouvelle théorie politique à la mode ou un drapeau politique. Ce que je veux vous dire, appréciez votre propre complexité et celle des autres. Vous découvrirez des choses incroyables. Alors je vais faire une petite pause euh, musicale. Hum. alors je, je vais choisir un petit peu de musique classique, ça change, ça fait longtemps donc voilà, sonate en C en Do majeur sera féministe sur Radio Galère. Alors, euh, je reprends avec euh, une une interview que j'ai trouvée très intéressante d'Isabelle Germain qui a été interviewée par Francine Sporanda. Alors, Isabelle Germain, elle a fondé en 2009 un site d'information qui s'appelle lesnouvellesnews.fr et après plusieurs années de, jour de journalisme, et elle a été également présidente de l'Association des femmes journalistes et présidente de la commission stéréotype du HCE. En fait, donc cette interview concerne euh, l'égalité dans les médias. Et selon Isabelle Germain, l'égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l'égalité des sexes. Donc voilà ce qu'elle dit. En fait, donc, je vous dis, elle a été interviewée par Francine Sporanda et je retrouvais plus la question qui lui a été posée. Francine Sporanda, qui est aussi une militante féministe euh, très connue, militante universaliste, abolitionniste, donc qui lui demande, « Vous signalez dans votre livre que dans les contenus des journaux d'information générale les hommes occupent les trois quarts de la surface éditoriale. Ils sont à la fois ceux qui dirigent les journaux et ceux sur qui les articles sont écrits. 94% des PDG des grands groupes de médias sont des hommes. L'information comporte un biais cognitif mal énorme. Quelles sont, selon vous, les conséquences ?» Voilà ce qu'elle dit. « C'est un cercle vicieux. Chacun, chacune d'entre nous, se conforme à ce qu'il ou elle voit dans les médias. Et en s'y conformant, le confirme. » Les médias d'information façonnent la société, ses croyances, son imaginaire collectif. Vu d'avion, le paysage médiatique est peuplé d'hommes qui décident, pensent, disent aux femmes ce qu'elles doivent penser et comment elles doivent se penser. Dans le contenu des journaux d'information générale, les hommes occupent environ les trois quarts de la surface éditoriale et interviennent en tant que décideurs, experts ou héros. Les femmes sont ailleurs, cachées dans la sphère privée. Celles qui apparaissent dans ces journaux sont le plus souvent faire-valoir des hommes, témoins anonymes ou victimes. à côté de cette presse d'information générale, une foultitude de magazines féminins sont autant de manuels de soumission volontaire qui apprennent aux femmes à être à la fois sexy, bonne mère et fait du logis, en dépit de quelques articles féministes. Au fil du récit de l'actualité, les médias confortent une vision traditionnelle des rôles sociaux de sexe. Aux hommes, la conquête, le pouvoir et l'action. Aux femmes, le soin aux autres et la passivité. L'homme est présenté comme sujet désirant, la femme objet de désir. Il est temps de changer ce que les médias mettent dans les têtes des femmes, mais aussi et surtout dans les têtes des hommes la bataille pour l'égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l'égalité des sexes. Voilà. Et euh, donc je trouve ça tout à fait intéressant. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser aussi à au journaliste femme de sport qui avait écrit une tribune euh, pour dire qu'elle voulait prendre la parole euh, et qu'elle euh, puisque la parole leur était confisquée. Euh, le conseil supérieur de l'audiovisuel l'audiovisuel euh, l'avait révélé le temps de parole des femmes dans ce domaine dans le domaine du sport ne représentait que 13 Donc sur une journée consacrée au sport, on écoute donc des hommes qui en parlent pendant euh, 21 heures. L'ironie, c'est que la visibilité offerte à quelques journalistes et consultantes télé-femmes donne le sentiment de horde de femmes déferlant dans les rédactions sportives, sauf que, hormis le fait que les médias ne sauraient être résumés au petit écran, même dans ce secteur réputé fémin féminisé, c'est faux. Il suffit de passer le nez dans une tribune de presse lors d'une compétition pour se rendre compte du ratio homme-femme. Si la profession est à quasi-parité dans le sport on est seulement à autour de 10% des journalistes femmes parmi les 3000 journalistes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chances de trouver le dahu plutôt qu'une femme. Or, les chiffres prouvent que les hommes embauchent des hommes qui parlent des hommes. Au passage, on connaît le déficit de représentation du sport au féminin. À la télévision, c'est euh, 18% du temps d'antenne. Voilà, donc et un autre domaine, le sport, le traitement du sport du sport euh, c'est aussi un domaine important. Et donc le traitement du, du sport en 2021, eh bien, se fait euh, surtout euh, par les hommes et surtout pour des hommes et au sujet des hommes et euh, ces femmes donc euh, journalistes de sport euh, avaient écrit cette tribune euh, en mars dernier pour dire que euh, ça n'était plus supporta supportable et qu'elle euh, qu déplorait cette euh, infériorisation des femmes dans les rédactions sportives. Et elles avaient été euh, 150 à avoir signé cette euh, tribune, dont euh, euh, voilà je peux citer Christelle Bonnet, l'équipe MAG, Louis Ardellostal, euh, Sarah Djegounoun, euh, Tiffany N, etc., d'autres euh, femmes. Mmh, voilà donc finalement pour revenir à cette interview d'Isabelle Germain aussi euh, vous rappelez que donc elle a fondé un site d'information lesnouvelnews.fr qui euh, répond justement à, à ce besoin d'égalité à ce besoin de ou, ou euh, voilà avec de nombreuses femmes ou, euh, et une vision euh, féministe euh, des euh, des actualités. Donc c'est un site très intéressant. Je suis allé voir et effectivement, j'ai trouvé euh, de très nombreux articles Euh, très intéressant sur l'actualité avec une vision une vision féministe voilà euh, donc je vais passer à un sujet euh, assez complexe j'avais déjà un petit peu à abo abordé euh, dans le précédent post podcast mais pas euh, pas disons un peu superficiellement voilà donc je vais du coup essayer de le faire aujourd'hui, euh, en espérant voilà d'avoir assez d'énergie, étant donné que je vous ai dit au début de l'émission que j'étais pas en super forme. Donc, alors, allons-y. Euh, donc, en fait, il s'agit euh, de vous parler de ces euh, nouvelles idéologies dont vous avez dû entendre parler, puisqu'on en entend beaucoup parler, euh, l'idéologie de l'identité de genre et les idéologies du transactivisme d'où cela vient-il et comment cela a-t-il commencé et quelles sont euh, les conséquences. Alors pour cela euh, je vais revenir donc euh, aux premières euh, à la première charte qui en a parlé de l'identité de genre. Il s'agit d'une charte qui s'appelle les principes de Jo Giga, j'arrive pas le prononcer, Jo Gjakarta. en Indonésie. C'était une charte qui en 2007 à l'origine, concernait les droits des gays et des lesbiennes. Ensuite, elle a été utilisée pour menacer la notion, la notion même des droits des femmes, avec des nouveaux concepts, des concepts d'identité de genre, de discrimination de genre ou dauto de genre, qui ne font plus aucune différence entre la construction sociale, c'est-à-dire le genre, et le sexe biologique. C'est-à-dire que euh, au lieu de parler d'égalité entre femmes et hommes, eh bien, on va se mettre à parler d'égalité de genre. Ainsi, les discriminations et les violences contre les femmes ne seront plus nommées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-déclaration de genre Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça signifie que n'importe quel homme qui se travestit le week-end ou qui n'apporte aucun changement à son apparence qui garde son pénis et sa barbe peut légalement être reconnu comme une femme s'il le réclame. Cela signifie qu'il suffit à n'importe quel homme de le souhaiter pour qu'il soit légalement autorisé à entrer dans un espace qui auparavant est qui auparavant était réservé aux femmes. Des exigences qui étaient auparavant considérées comme outrancières sont désormais discrètement acceptées en raison de l'association incontestée entre les droits des gays et des lesbiennes et ceux des transgenres. Les principes de Yogyakarta adoptés en 2006 en 2006 pardon par une vingtaine d'experts qui s'étaient autodésignés qui s'étaient auto-sélectionnés dans le monde des ONG, il y avait parmi eux des rapporteurs de l'ONU, euh, un comité international de juristes. Donc ces principes ont été complétés en 2017 et ils introduisent ces nouveaux concepts qui sont depuis utilisés mondialement expression de genre, identité de genre, caractéristiques sexuelles, redéfinition de l'égalité entre les sexes par égalité de genre, fluidité, flou des dé définitions. Donc l'orientation de genre remplace l'orientation de sexe. Les principes de jo Jakarta substituent le genre, soit la compréhension fétichiste masculine de ce qu'en sont les femmes, au sexe, éliminant ainsi les protections des femmes en tant que classe opprimée sur la base de son sexe biologique. Le mot genre est souvent utilisé comme s'il était synonyme du mot sexe, Cette confusion dissimule l'objectif des militants pour les droits des trans qui est de remplacer toute reconnaissance ou référence juridique au sexe biologique par une référence à l'identité de genre autodéclarée. Ce changement évancerait effectivement la notion de droit des femmes au profit des droits sexuels des hommes. Donc il y a une de nombreuses féministes qui sont qui qui sont comment dire qui ont fait un peu les lanceuses d'alerte, dont une, une femme qui s'appelle Sheila Jeffrey, qui est une ancienne professeure de sciences politiques de l'université de Melbourne en Australie. C'est une lesbienne euh, féministe radicale et qui explique euh, que euh, tout ceci contribue aussi à l'effacement des lesbiennes. Elle souligne que ce sont principalement des hommes qui font campagne pour les droits liés au genre, c'est-à-dire pour les droits sexuels des hommes les femmes qui transitionnent, des lesbiennes principalement, sont les dommages collatéraux de ce qui de ce qui se transforme de plus en plus un mouvement pour les droits sexuels des hommes. Il y a un principe 31 donc dans le principe de de cette charte qui est assez extrême puisqu'il demande aux états d'éliminer toute référence au sexe dans les documents légaux. Il demande aux états que le sexe biologique ne soit plus inscrit ni révélé publiquement et il présente le sexe biologique comme discriminatoire euh, comme comme la race, comme la race serait discriminatoire, le sexe serait euh, discriminatoire. Donc on observe des stratégies, la première chose c'est de confondre le sexe et le genre, le genre qui est une construction sociale mais qui devient utilisé à la place de sexe et finalement on glisse entre euh, sexe égale genre égale identité de genre. Actuellement, tous les pays autorise de changer le sexe sous des sous des conditions légales. Donc c'est-à-dire à certaines conditions. Mais les principes de Jakarta veulent enlever toute condition légale. Donc à la fin, c'est ça auquel on est en train de on observe déjà des changements dans pas mal de pays, ça c'est déjà fait dans, dans certains pays où en fait, euh, même pour les enfants, on enlèverait toute condition au changement de sexe. Il n'y aurait plus aucune et l'imitation. Donc ça, c'est la deuxième étape euh, de ces, de cette idéologie. Et la troisième étape logique, ça serait d'enlever le sexe de tous les documents légaux, en, de confondre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc il y a un lobbying, un plaidoyer sous le radar, avec un absence totale de débats publics euh, sur le sujet. Donc quelles sont les, les situations concrètes euh, des exemples de situations concrètes à l'international Et eh bien euh, lors de, de il y a eu un café donc regard de femmes de l'association Regard de femmes qui a été organisée. Euh, c'est un peu de là dont je tiens toutes ces informations, je vais vous faire écouter ensuite l'intervention de Michel Vianes qui est la présidente de Regard de femmes et elle avait invité euh, plusieurs intervenantes pour parler de ces sujets elle avait invité Brigitte Polonowski qui est présidente du Conseil européen du Conseil international des non du Centre européen du Conseil international des femmes et elle avait invité Anna Zobnina qui est coordinatrice des stratégies du réseau européen des femmes migrantes donc elles nous ont donné quelques exemples euh, des conséquences de, de ces principes et bien euh, au Mexique Il y a 18 hommes qui se sont présentés aux élections dans le quota des femmes. Des hommes transsexuels qui se disent féministes et qui prennent la place des, des femmes. On observe la même chose dans les universités ou dans les épreuves sportives. donc On remplace euh, le langage sexué par un langage prétendument neutre. En Grande-Bretagne, dans certains hôpitaux, on n'a plus le droit de parler de lait maternel, mais de lait humain. et Les barteries, les maternités ne sont rebaptisées services parental. Un autre exemple, à Malte, ce pays très catholique où l'avortement est un crime et conduit en prison, eh bien, à Malte, le sexe ne doit plus être indiqué sur les documents d'identité. En Finlande, euh, il y a eu aussi la volonté du gouvernement de d'enlever le, le la mention du sexe sur les documents administratifs, mais ça n'a pas été fait finalement parce que le projet entraînait un grand coup et la population a protesté. Pour le moment, euh, ce projet a été ajourné. et euh, voilà Ensuite, d'autres exemples. Dans des pays d'Europe du Nord, des foyers pour femmes battues sont neutralisés. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter des transsexuels s'ils veulent conserver leur financement. Des violences envers les femmes sont constatées, comme dans les quartiers des prisons, où les hommes se déclarent femmes peuvent être incarcérés. Au Royaume-Uni, au Québec, les mots « père »,« mère » sont des mots qui sont maintenant jugés discriminatoires. Euh, au Royaume-Uni, les hôpitaux universitaires de Brickton et Sussex mettent en place une modification du langage dans les maternités pour faire disparaître ce ce qu'ils estiment être de la transphobie traditionnelle. Ainsi, devant un public transgenre ou non-binaire, les sages-femmes sont invitées à remplacer l'expression « lait maternel » par « lait humain » ou « lait de poitrine » pour ne pas blesser les personnes dont l'expression de genre n'est pas en adéquation avec l'identité de genre. Les les mots « père » et « mère » sont remplacés par « parent » ou « personne ». Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, le service maternité s'appelle « service prénatal euh, ». voilà Ensuite, il y avait euh, Nadia Elma-Brouk qui a parlé de l'action « Contre les enfants ». Elle fait partie d'un groupe pour les droits des enfants au, Quai au Québec. Et euh, au Québec, il y a euh, donc euh, eu de nombreuses transitions euh, d'enfants avant même euh, la puberté. Euh, « Et selon les adeptes des thérapies affirmatives, seul l'enfant serait compétent pour affirmer son genre, quel que soit son âge. Du coup, les médecins au Québec leur ont prescrit des bloqueurs de puberté, qui sont une manne financière pour les laboratoires pharmaceutiques arceutiques. » Les répercussions sur le développement d'enfants en bonne santé, d'administration d'hormones et d'intervention chirurgicales sont dramatiques et en, en font des patients à vie. Euh, il y a eu aussi euh, à ce Café Regarde Femmes Amparo Domingo qui a alerté sur les dangers de définition des discours de haine où euh, on est en train de changer euh, tout ça, et on considère maintenant que toute interrogation ou critique sur l'idéologie transgenre euh, sera considérée comme un discours de haine. Du coup, les positions féministes universalistes vont devenir coupables de crimes de haine. C'est le cas déjà au Canada, en Écosse, en Norvège. Et l'Union européenne a amplifié la notion de crime de haine en introduisant euh, l'identité de genre. Genre, je vais vous faire écouter euh, ensuite je reprendrai un peu pour compléter mais bon je vais vous faire écouter euh, je vous disais michel vianess voilà qui va vous dire ce qu'il en est euh, de, de ça de tout ça dans euh, lalé en france dans la législation française voilà donc je vous la fais écouter Bonjour, le thème de ce webinaire francophone sur la défense des droits des femmes fondées sur le sexe est fondamental et je vous remercie donc de m'avoir invité à intervenir sur ce qu'il en est dans la législation française. Les principes de Yogyakarta sont présents en France et ils sont bien là, alors qu'ils sont méconnus et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'un débat. Comment cela peut qu'il peut être possible en France puisque dans notre système judiciaire inspiré du droit romain ce sont les lois qui définissent ces décisions judiciaires et les jurisprudences sont rarement force de loi contrairement au système britannique à la « soft law » la loi molle comme disent certains donc comment les lois françaises en outre qui visent l'égalité entre femmes et hommes principe constitutionnel donc comment ces lois peuvent-elles entériner que la parole d'un homme serait supérieure à celle des femmes, puisqu'il suffit qu'un homme se déclare femme pour qu'il soit cru et que sa présence soit imposée dans des lieux spécifiquement attribués aux femmes, je pense aux toilettes, aux dortoirs, et voir les prisons. Donc comment, en fin de compte, ces comportements masculinistes ont-ils pu s'imposer dans les lois grâce, justement à une idéologie transactiviste. Alors, comme toutes les idéologies, elle joue sur la compassion victimaire, dans ce cas, sur la légitimité de l'accès aux droits des personnes homosexuelles ou transsexuelles, et une majorité bien vociférante qui va attaquer toute personne qui ne partage pas, c'est leur croyance. Et ils utilisent cette stratégie en tenaille avec, comme l'âme, d'un côté la lame du vocabulaire et l'autre lame de la tenaille, la lame législative. Alors sur le vocabulaire, bon vous savez la confusion qu'il y avait entre rapports sociaux de sexe, sexe, après euh, le sexe est remplacé par genre, ensuite euh, l'identité de genre à la place de d'orientation sexuelle, etc. Donc cette confusion volontaire, donc cet amalgame qui est le, pardon, le fondement des, des transidentitaires et des, et des activistes de ces idéologues. Donc, une fois qu'ils ont bien mis cette confusion dans les têtes, ils vont affûter l'autre lame, la lame législative. Première action, il s'agit d'inscrire dans la loi, dans la liste plutôt des discriminations, et ils ont fait une liste avec 23 discriminations parmi lesquelles il y a identité de genre sans que personne n'ait défini ce que recouvre ce concept légalement. Puis est venue la loi, cette fameuse loi du 18 juillet 2016, dite de modernisation de la justice du 21e siècle, et cette loi a mis fin justement à la nécessité pour les personnes souhaitant demander la modification de leur sexe dans les dans les documents d'état civil, de procéder au préalable à une opération chirurgicale ou à des traitements médicaux. Et il est bien précisé dans la loi que et je vais vous lire précisément donc le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux ou une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à leurs demandes. Ensuite, quelques députés, toujours les mêmes, non plus qu'à systématiquement faire voter par des amendements l'introduction de cette notion d'identité de genre dans la liste des discriminations. Récemment, alors je vais vous parler de juste de deux euh, votes en 2021, on va rester dans l'actualité, récemment dans la loi donc démocratiser le sport en France un amendement dans l'article 101 du Code du sport a fait en sorte qu'on ait pu substituer le mot homo le mot identité de genre. Donc, on avait mis dans les têtes que genre peut remplacer sexe, et là, maintenant, ça suffit plus, donc on veut identité de genre. Et je vais vous lire si l'exposé des sommaires euh, des parlementaires signataires parce que là c'est quand même assez fort de café si vous me permettez l'expression. Donc les discriminations à l'égard des femmes sont appréhendées juridiquement par la notion de sexe. Très bien. Leur et leur amendement donc va viser à offrir les mêmes garanties de protection aux personnes transgenres dans l'accès à la pratique sportive que celles déjà offertes aux femmes. Donc on est bien dans, d'une part, l'imitation des combats des femmes, et d'autre part, à vouloir remplacer les femmes par des personnes transgenres. Et ça a été obtenu dans la loi, donc puisqu'il y a eu l'énumération des discriminations dans l'ordre suivant, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge et le handicap. Donc, l'âge et le handicap, qui sont quand même des, des caractéristiques importantes quand on veut pratiquer le sport, eh bien, viennent après l'identité de genre. Résultat, deux mois plus tard, la Fédération française de rugby avalise l'inclusion des transgenres, même ceux en transition, c'est-à-dire qui ont toujours leurs organes sexuels masculins, hein, donc, dans les les compétitions. Et c'est là où c'est important, et c'est grave, parce que la Fédération internationale de rugby, il y a quelques mois, a décidé de restreindre justement l'accès au plus haut niveau au transgenre au nom de la sécurité et de l'équité. Toujours dans l'actualité récente, un détenu transgenre, a obtenu son transfert du quartier homme au quartier femme de la prison de, de la maison d'arrêt pardon de Toulouse par décision judiciaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, cette personne qui est en transition, qui a donc ses organes sexuels masculins, a déclare, a déclaré que c'était une femme. Et donc il y a une décision du tribunal judiciaire de Toulouse grâce à la loi du 18 novembre 2016 qui euh, la considérer comme femme et qui a confirmé son changement de sexe à l'état civil. Donc, il y a eu c'était une première dans le, en France, le transfert de la gérée du quartier homme au quartier femme parce que jusqu'à présent, seuls les transsexuels ayant subi donc une vaginoplastie pouvaient être incarcérés avec les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien les surveillants de la prison ont réagi par la voix de leur syndicat en effet, on leur demande de fouiller une détenue qui a des attributs d'hommes, alors que la loi la pénitentiaire donc dit que cela ne peut se faire qu'entre personnes du même sexe. Fleury, Mérogis, disposant d'un quartier affecté au transgenre, le syndicat d'ailleurs avait demandé son transfert dans ce lieu. Alors je veux juste m'arrêter 30 secondes pour dire que, pour une fois, les médias en ont parlé, alors que d'habitude c'est silence radio total, Mais ils ont été informés par une association pro-prostitution toulousaine, un Griselidis, qui est très connu euh, dans ce sens, et non pas pour dénoncer euh, la situation, mais pour dénoncer les gardiennes et les gardiens de prison qui auraient, qui auraient at porter atteinte à la dignité du détenu. donc euh, Puisque, par exemple, il ne pouvaient pas porter de robe dans le quartier homme. Donc, ce transgenre a été transféré à fleury Mais les transactivistes ne se sont pas du tout arrêtés là. À l'occasion du vote de la loi, il y a une quinzaine de jours, sur la confiance dans l'institution judiciaire, le 11 mai 2021, ils ont fait voter deux amendements qui visent justement à prendre en considération l'égalité de genre. Et cela permettra donc aux transgenres, en transition, d'accéder aux prisons de femmes. Et je voudrais donc en conclusion euh, parler de deux propositions qui sont sur le bureau de l'Assemblée. Donc là je vous ai parlé de deux, euh, deux lois, enfin, c'est voté, donc c'est fait. Mais euh, ce qui y a en, en, sur le bureau de l'Assemblée en, en instance. Il y a d'abord une proposition de résolution qui a été déposée le 21 janvier 21 donc il y a quelques mois, qui invite le, con, le gouvernement à se saisir des recommandations du défenseur des droits sur les droits des personnes. Alors, sans doute, la plupart des 39 parlementaires qui des différents groupes qui ont signé cette, cette proposition n'ont vu que l'accès légitime, et je le répète, c'est l'accès légitime des personnes homosexuelles ou transsexuelles au droit humain universel. Or, la résolution s'appuie, bien sûr, sur la Constitution, mais également, et c'est bien dans le texte de la résolution, sur les principes de Giogré-Carta, ces fameux principes paraît-il inconnus ou méconnus. Et on peut lire dans cette résolution une partie sur la mise en œuvre des mesures gouvernementales sans faire appel à la loi. Alors là, les bras m'en tombent, le paradoxe de législateurs qui votent une loi pour ne pas faire appel à la loi. Donc... Et on n'est pas donc, à une contradiction près. Donc, dans le paragraphe inclusion scolaire, et là, c'est beaucoup plus grave, l'accès des mineurs dans les toilettes, vestiaires, dortoirs de leur choix. C'est bien les mineurs dont on parle. Et puis, il y a un autre paragraphe sur la privation de liberté. Les personnes incarcérées dans les établissements ou quartiers de leur choix sans attendre que le changement d'identité soit survenu. Donc voilà ceci, alors sans, sans passer par la loi, et puis des mesures qui doivent faire l'objet d'un groupe de travail, et éventuellement d'un débat, j'espère, avec la population, le retrait de la mention de sexe dans l'état civil. Donc on ne désigne plus le sexe puisqu'il serait assigné et que chacun choisit quand il veut, comme il veut, etc. » Donc, voilà cette résolution qui est sur le bureau de l'Assemblée. Et en conclusion et pour terminer, une autre proposition de loi qui dénonce à juste titre les thérapies de conversion qui sont, je le rappelle, déjà interdites en France. Donc, on peut se demander pourquoi ces mêmes parlementaires déposent une proposition de loi. Eh bien... Selon les alinéas 1, 2, 3 de l'article 1er, les pratiques à interdire sont tout ce qui, euh, qui altère la, la santé physique et mentale des individus et elles sont même comparées à de la torture et aggravées lorsqu'il s'agit d'enfants. Donc, tout va bien. Mais, à partir de l'alinéa 4, le texte précise explicitement ce que ces pratiques n'incluent pas. Alors, il y a d'abord dans l'alinéa 5 le développement et l'affirmation de l'identité de genre l'alinéa 6 le changement de sexe ou tout service qui s'y rapporte alors je vous rappelle que la proposition de loi fait référence à l'interdiction des transitions des transitions médicales ou et là on nous dit que c'est ce n'est pas inclus comprenne bon. Qu qui voudra et Le pire arrive avec la linéa 7, donc, il y a une... on est en droit français, donc euh, lorsqu'on passe à la linéa 7, ça veut dire qu'on a accepté et qu'on est après la linéa 5 et la linéa 6. Donc par conséquent, voilà, c'est bien dit, tout comportement qui s'opposerait à une transition, y compris de sexe, serait considéré comme de la torture pouvant aller jusqu'à enlever l'autorité parentale dans le cas d'affirmation de l'identité de genre par un ou une mineure. Donc, les mineurs apparaissent là après donc les les alinéas précédents, hein, qui parlent de l'affirmation de l'identité de genre, et donc, nous pouvons raisonnablement nous inquiéter sur l'insistance de faire voter une loi qui veut rendre qui veut à la fois interdire une pratique déjà interdite en France et qui, dans ses alinéas, dit un petit peu l'inverse, même totalement l'inverse. Donc, en conclusion, jusqu'à quand ce silence radio des médias en France, des associations de droits des femmes, face à l'avancée à grande vitesse des idéologues transactivistes dans le corpus législatif français C'est pour cela que le webinaire que vous organisez ce soir et tous ceux que vous allez organiser par la suite sont d'une importance capitale pour l'affirmation des droits des femmes à à être respectées et surtout que nous parlions à nouveau des femmes et de l'égalité femme, hommes et non pas d'une nébuleuse euh, d'identité de genre qui ferait que les femmes soient complètement dissoutes dans cette nébuleuse. Voilà, je vous remercie, et à suivre. Voilà, alors je reprends la parole, donc euh, c'était euh, michel Vianès, que je remercie infiniment, puisqu'effectivement, euh, elle le dit, euh, elle regrette que peu trop peu d'associations féministes s'emparent de ce sujet, alors qu'il est si grave, euh, et euh, donc je la remercie de... De et de ce sujet et donc ce webinaire c'était le webinaire qui s'appelait défendre les droits des femmes fondé sur le sexe que nous disent les législations, un webinaire organisé par euh, un collectif VHRC euh, qui en fait ça veut dire Women's Human Rights Campaign, donc campagne euh, des droits euh, des droits des femmes donc euh, un collectif qui lutte euh, contre l'application de l'idéologie euh, de l'idéologiedégie de genre dans les lois qui est déjà, comme vous l'avez pu entendre même en France, euh, bien avancée, euh, assez très inquiétante. Et euh, dans de nombreux pays, je vous ai donné des exemples euh, et puis je me suis arrêté ensuite parce que voilà je voulais un peu euh, euh, que vous écoutiez euh, Michel Viès. Mais il y a de nombreux euh, exemples euh, très inquiétants. Et donc, euh, c'est une bataille euh, des idéologues transgenres euh, qui devient maintenant une bataille juridique, comme vous l'avez compris, en France et dans d'autres pays. Euh, des, ces activistes ont réussi à modifier des lois dans plein de pays. Euh, les constitutions, carrément, en Bolivie, en Équateur, au Népal, à Malte. Euh, ils ont introduit des litiges devant les tribunaux pour utiliser des jurisprudences. Et s'ils n'arrivent pas à changer les lois dans un pays, ils se retournent vers les cours de justice internationales. Ils agissent aussi auprès du Parlement européen, auprès de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Euh, le Conseil de l'Europe qui est lui-même bien instrumentalisé pour promouvoir l'identité de genre. Ils imitent les directives sur le travail des femmes, sur la maternité, sur les discriminations sexuées pour argumenter euh, sur les droits des transgenres. Euh, la vigilance s'impose également sur ce qui est considéré comme discours de haine et crime de haine, donc euh, elle, en a, elle en a parlé, donc euh, euh, les pays qui refusent ou les personnes qui s'opposent à l'introduction de leurs termes obscurs dans les lois euh, sont considérés comme discriminatoires et tenant des discours de haine. Donc euh, euh, voilà que dire d'autre tellement donc je sais aussi en en Espagne en ce moment il y a une manifestation organisée par euh, des féministes pour lutter justement contre contre euh, le gouvernement espagnol qui veut introduire justement euh, changer les lois pour euh, faire entrer cette euh, cette identité de genre dans les lois et euh, il y a une euh, il y des féministes qui se qui organisent une manifestation un manifeste pour lutter contre ça. Donc je là malheureusement je n'ai pas le texte avec moi. Mais euh, voilà, je vous le, je vous donnerai une, pro une prochaine fois. Euh, donc, ces idéologues sont associés, euh, en fait, les ils ont des, des financements aussi, euh, évidemment. Et euh, on retrouve dans, dans les financements euh, les mêmes alliés euh, des, euh, des pro-prostitutions. Voilà. Donc, en fait, euh, derrière tout ça, il doit y avoir un, un lobby, donc un lobby pharmaceutique pour... Euh, pour euh, encourager donc les, les, les jeunes à transitionner et euh, donc qui est intéressé par par les profits de ces euh, des traitements et puis il y a un lobby euh, des proxénètes euh, voilà que dire d'autre pour compléter un, un petit peu euh, vous, vous rappelez euh, la, la différence entre le genre et le sexe peut-être faire un petit euh, rappel de C'est peut-être intéressant. Donc, euh, le genre, euh, ça n'est pas le sexe, puisque le genre euh, désigne des caractéristiques sociales, culturelles, qui ont été élaborées, associées et inculquées aux deux sexes. Euh, en fait, ce sont des, des stéréotypes sexo-spécifiques. Par exemple, euh, les garçons aiment le football, les filles le rouge à lèvres, euh, et ainsi que leur rapport entre eux, le tout présenté comme étant naturel. Donc le, le genre suggère par exemple que les hommes seraient par nature violents, agressifs, indépendants, intrépides et rationnels, tandis que les femmes seraient par nature passives, délicates, nourricières, irrationnelles et émotives. Euh, donc en fait, c'est un outil patriarcal, en fait c'est Ce une construction sociale des stéréotypes qui permettent de, de hiérarchiser les sexes. Le genre, ça implique aussi une asymétrie, donc un système de valeurs binaires, hiérarchiques, dans lesquels les hommes sont considérés comme supérieurs aux femmes et le masculin est considéré supérieur au féminin. Le genre, c'est donc un outil patriarcale qui sert à opprimer les femmes il ordonne les comportements des deux groupes d'individus dans une hiérarchie oppressive comprenant les subordonnés, les femmes et les dominants les hommes dans ce système la féminité constitue une attitude assignée aux femmes la masculinité l'attitude assignée aux hommes euh, aux, aux hommes qui seraient dominants donc euh, voilà utiliser euh, remplacer le genre par le sexe et eh bien c'est euh, affirmer en fait euh, le patriarcat tout simplement Euh, voilà euh, que vous dire d'autre donc là, si je reviens sur ce que dit euh, la, la féministe canadienne Megan Murphy de telles idées c'est à dire les stéréotypes sexo-spécifiques concernant l'homme et la femme ont été euh, critiqués, ont été réfutés euh, en grande partie grâce au mouvement féministe mais aujourd'hui en créant et en soutenant l'idée selon laquelle une personne pourrait avoir une identité de genre interne nous régressons personne ne naît avec un genre nous naissons hommes ou femmes. le genre c'est un outil de construction il nous est imposé au travers de notre socialisation et être féministe c'est effectivement lutter contre ces stéréotypes et surtout et certainement pas dire que ce sont euh, que c'est naturel euh, voilà euh, alors les transactivistes et autres défenseurs de la théorie du genre aiment à citer la plus célèbre hyperbole de Simone de Beauvoir. donc Simone de Beauvoir qui dit, euh, puisqu'on la cite toujours, effectivement, on cite toujours cette phrase, « On ne naît pas femme, on le devient. » Et ce qu'ils lui font dire, ils lui font dire ce qu'elle ne dit pas, on euh, ne la comprenant pas comme une hyperbole, mais en la considérant au pied de la lettre comme une manière de dire qu'être femme ne relèverait pas de la biologie, mais uniquement d'un conditionnement social. Il suffit pourtant de lire la phrase suivante du livre dont elle est tirée, ou mieux, ça serait mieux encore de lire le livre en entier, pour saisir ce que Simone de Beauvoir voulait dire. Donc voilà la suite. « On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. » Par « on ne naît pas femme, on le devient », elle exprime donc ce fait que la société patriarcale, au travers de l'idéologie du genre, impose aux femmes une destinée, une place sociale, subordonnée à celle des hommes, inculque aux femmes une manière d'être femme, la féminité. Il se trouve d'ailleurs que le livre en question s'intitule « Deuxième sexe » en référence à la femme. En effet, au fil des pages, Simone de Beauvoir discute des implications du patriarcat pour les hommes et les femmes, pour les deux sexes et la société dans son ensemble. Le fait qu'elle associe la femme fort logiquement à la biologie apparaît en ne peut plus clairement à la fin du chapitre 1 intitulé « Les données de la biologie ». Donc je cite Simone de Beauvoir. « Ces données biologiques sont d'une extrême importance. Elles jouent dans l'histoire de la femme un rôle de premier plan. Elles sont un élément essentiel de sa situation. » Dans toutes nos descriptions ultérieures, nous aurons à nous y référer. Car le corps étant l'instrument de notre prise sur le monde, le monde se présente tout autrement selon qu'il est appréhendé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous les avons si longuement étudiées. Elles sont une des clés qui permettent de comprendre la femme. Mais ce que nous refusons, c'est l'idée qu'elle constitue pour elle un destin figé. Elle ne suffisent pas à définir une hiérarchie des sexes. Elle n'explique pas pourquoi la femme est l'autre, elle ne la condamne pas à conserver à jamais ce rôle subordonné. Donc je, je, je vous je poursuis elle poursuit plus je, je passe mais ensuite elle poursuit. Je re, je recite Simone de Beauvoir. Les deux sexes sont nécessaires l'un à l'autre, mais cette nécessité n'a jamais engendré entre eux de réciprocité. Jamais les femmes n'ont constitué une caste établissant avec la caste mâle sur un pied d'égalité, des échanges et des, con, et des contrats. Et « La femme a des ovaires, un utérus. Voilà des conditions singulières qui l'enferment dans sa subjectivité. On dit volontiers qu'elle pense avec ses glandes. L'homme oublie superbement que son anatomie comporte aussi des hormones, des testicules. » Et encore, elle dit oh, la « Or la femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagés le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. » donc Pour conclure, euh, on voit que le genre est, est bien au fondement du patriarcat, euh, c'est-à-dire une société organisée par et pour les hommes autour de leurs intérêts, dans laquelle les hommes oppriment les femmes et les enfants et s'oppriment entre eux. En effet, le patriarcat est une structure pyramidale qui nécessite que certains hommes dominent d'autres hommes. Si certains hommes peuvent souffrir de cette violence individuellement, « Du fait de leur orientation sexuelle, d'attitude et comportements ne correspondant pas aux normes sociales, etc., tous les hommes en bénéficient collectivement, en tant que classe, en exploitant les femmes au travers du travail domestique, émotionnel, reproductif et sexuel. » Voilà, donc ça ce sont des euh, des définitions enfin pour un peu euh, ré hein, la, les, les, les différents concepts qui font de patriarcat et c'est euh, j'ai tiré ces, ces approfondissements, on va dire de euh, d'un texte qui s'appelle euh, le collectif anti-genre. Voilà. Donc je regarde le temps qui passe, du coup euh, je pensais euh, passer à un autre sujet mais avant je vais quand même euh, vous lire euh, un texte justement d'une féministe qui dénonce tout ça que je vous ai déjà cité un petit extrait donc de Megan Murphy qu'elle a écrit en 2018 et qui s'intitule Nous devons être plus courageuses la remise en question de l'identité de genre Voilà ce qu'elle dit il est temps de mettre nos peurs de côté Voici ce que m'a appris le féminisme. Le vrai féminisme. Pas le libéralisme, pas la politique queer, pas la rhétorique pro-capitaliste centrée sur des sentiments personnels soi-disant émancipateurs. Peu importe ce que nous faisons ou disons, nous sommes toujours, en tant que féministes radicales, persécutées, diffamées et censurées. Et cela parce que nous nous battons pour les femmes, parce que nous accusons les hommes, parce que nous critiquons vertement le patriarcat. On nous appelle « swerf »,« terf », plutôt phobes, femmes femme phobes, transphobes, antisex, prudes et d'autres choses encore. Non pas parce que nous aurions peur des personnes trans, des femmes prostituées et de la sexualité, pas non plus parce que notre politique serait centrée sur l'exclusion d'individus spécifiques, à l'exception bien sûr des antiféministes qui se sentiront probablement exclus par le féminisme, mais parce que ces termes et ces insultes ont pour effet de nous censurer et de nous exclure. Nous sommes déprogrammés et ostracisés, discréditer autant que faire se peut au point que d'autres n'osent plus n'osent pas s'associer avec nous nous soutenir ou partager le moindre élément de notre travail quel que soit son contenu de peur d'être mise dans le même panier il s'agit d'une stratégie utilisée pour maintenir les autres femmes dans la peur et le silence et cela fonctionne nous perdons le droit de parler de notre corps si les femmes ont aujourd'hui des droits C'est parce que certaines d'entre nous ont compris que l'oppression que nous subissons et que nous avons subie à travers l'histoire découle directement de notre appartenance au sexe féminin. Le patriarcat existe uniquement parce qu'il y a environ 6000 ans, les hommes ont cherché un moyen de contrôler la capacité de reproduction des femmes. Le genre a pris forme pour que les hommes puissent revendiquer la propriété du corps des femmes et présenter leur domination comme naturelle. Les féministes ont dû se battre pour les droits des femmes au nom du fait que les femmes n'étaient pas inférieures et qu'elles avaient besoin d'une protection spéciale, non pas à cause de leurs sentiments ou de quelque identité de genre, mais en raison de leur biologie et de la et de la discrimination qu'elle impliquait. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a rien à gagner à vivre dans la peur d'être qualifié ainsi par ces acronymes haineux ou par diverses allégations de phobie. Cela permet simplement de nous diviser pour mieux nous dominer. Nous n'échapperons pas à cette chasse aux sorcières, à moins d'être prêtes à mentir ou à nous taire, ce qui, à mes yeux, est bien pire que d'être diffamée, ciblée et qualifiée de non absurdes par des antiféministes. Je ne veux plus perdre mon énergie à tenter d'éviter ces insultes parce que je ne veux pas qu'ils parviennent à leur fin. Je suis solidaire de mes sœurs qui prennent la parole et continuent à le faire, malgré les attaques et les censures dirigées qu'elles subissent. Appelez-nous comme vous voulez, nous savons ce que vous dites en réalité et nous l'assumons. Oui, nous sommes féministes et pas du genre pas du genre fun. Les anti gagnent et continueront à gagner tant que nous de, me, demeurerons silencieuses. Ils continueront à se dire féministes tout en diffamant et calomniant des femmes du mouvement. Des hommes de gauche continueront à fièrement nous qualifier d'anti-féministes et à censurer notre travail, réconfortés par le soutien et le silence de ces activistes queers, de ces activistes en faveur des droits des travailleurs du sexe et de ces féministes libérales qui se sont révélées des traîtres à la cause des femmes et dont la politique consiste à inventer de nouveaux mots pour déguiser la domination masculine et la violence contre les femmes. à nous de prendre la parole et d'être solidaire de nos sœurs, coûte que coûte. Nous devons être plus courageuses. Celles d'entre nous qui sont un peu plus âgées et qui participent à la lutte féministe depuis plus longtemps ont une dette à l'écart des plus jeunes et des nouvelles féminites. Comment diable pouvons-nous espérer qu'elles s'impliquent dans un mouvement dynamique et cohérent si elles sont terrifiées à l'idée d'être exclues de leur groupe d'amis et de leur propre communauté S'il vous plaît, ne capitulons plus. Je sais bien que c'est effrayant. Il y a encore des féministes qui me disent « Je ne peux pas vous intégrer à notre programme. Je ne peux pas vous demander de prendre la parole à ce sujet. Je ne peux pas inclure votre nom parce qu'ils vont nous tomber dessus. » Eh bien, qu'ils essaient nous tomber dessus. Nous les attendons de, de pied ferme. Voilà. Alors, pour finir, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, J'avais quelques petites euh, choses à vous dire par rapport à à Mila. Voilà. Euh, donc, par rapport à Mila, une bonne nouvelle qui m'a vraiment euh, fait beaucoup de bien, c'est... Euh, donc, effectivement, je, je, je pense que trop peu... Euh, d'associations féministes ont clairement soutenu Mila, ou disons qu'on les a pas euh, très bien entendues. Euh, évidemment, les, les associations qui ont soutenu Mila, ce sont des associations universalistes et laïques. Et euh, voilà. Elles sont Certaines, on, je trouve, ont été un peu timides. Elles ont... On a attendu un peu longtemps. Euh, ce n'est pas le cas, euh, heureusement, de la Ligue du droit international euh, des femmes et, euh, et justement de regard de Femmes. dont Tout à l'heure, je viens de vous faire passer l'extrait de Michel Vianès et euh, qui avait soutenu Mila euh, déjà euh, le 1er février euh, 2020 avec un, un communiqué de presse. Alors là, aujourd'hui, euh, la Ligue du droit international des femmes et le Centre d'études de réforme féministe et regard de femmes se sont portés partie civile en soutien à Mila dans le procès intenté contre ses agresseurs. Donc j'en suis vraiment très heureuse, euh, effectivement, que des associations féministes euh, se portent partie civile. Ça me semble vraiment très très important. Euh, donc en fait, il y a euh, maître Linda Veil-Curiel qui euh, fait partie de la Ligue du droit international des femmes. Euh, je salue Annie Sugier qui est la présidente et que je, je connais et que j'estime énormément. Euh, et donc, euh, juste un extrait de sa plaido plaidoirie qui a été euh, publié ces jours-ci. Euh, un extrait très bref qu'elle a publié le mardi 22 juin. Elle a dit refus de se laisser importuner, bravoure, passion, esprit de liberté et de résistance. Mila, nous vous respectons, nous vous aimons, nous sommes à vos côtés. Mila l'a remerciée et ces quelques paroles qu'elle a trouvées de ces quelques paroles qu'elle a trouvées très émouvantes. Et nous attendons la décision du tribunal. Donc pour rappel euh, Mila euh, a répondu à des donc pour pour clarifier bien de quoi il s'agit parce que j'en j'en parle j'en ai déjà parlé euh, récemment de Mila mais Mila avait répondu à des insultes lesbophobes et sexistes. Euh, l'agresseur avait justifié ses attaques en évoquant euh, ses croyances religieuses, pas elle. Et Mila avait ri riposté par le blasphème. Donc, euh, l'agresseur s'en était pris à une femme lesbienne en raison de son sexe et de son orientation sexuelle, ce qui est illégal. Euh, Mila euh, s'en est pris à une religion. On a le droit, en France, on a le droit de blasphémer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Mila, de trouver ses propos out outranciers ou injurieux. C'est votre liberté d'expression et d'opinion, mais elle aussi a sa liberté. En revanche, personne n'a le droit d'insulter, de harceler, de discriminer, de menacer, de persécuter une personne, une personne et non une idée. Euh, je vais euh, vous du coup, j'ai parlé de de la conf... de fin de la communiqué de presse du de la Ligue internationale enfin, de Ligue du droit international des femmes et regard des femmes qu'elles avaient fait pour Mila, donc je vais vous la le rappeler ce qu'elle avaient écrit à ce moment-là donc c'était le 1er février 2020. Elles avaient écrit nous associations féministe universaliste et laïque saluons la réactivité de toutes celles et tous ceux qui ont fait connaître l'affaire Mila du nom de cette jeune lycéenne de 16 ans qui réagit sans harcèlement d'un dragueur lesbophobe proférant des menaces de caractère religieux se trouve du jour au lendemain menacée de mort et devant être protégée pour avoir critiqué en termes cru l'islam ce sont euh, « Se sont indignés des propos révélateurs d'Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman, le CFCM, selon lequel qui sème le vent récolte la tempête. Nous remercions ceux qui ont pointé le dérapage de la garde des Sceaux, déclarant que l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience, alors qu'en mettant en cause la liberté de critiquer une religion, elle réintroduit le délit de blasphème, oubliant que la religion n'est qu'une opinion. » Nous remercions ceux qui ont rappelé à juste titre que le droit au blasphème est inscrit dans notre histoire et dans notre loi, résultat d'un combat héroïque contre les obscurantismes. » C'était aussi le sens de l'immense manifestation de 2015 au cri de « Je suis Charlie ». Contrairement à ce que certaines affirment ou certains, en s'étonnant du silence des associations féministes, mais ils n'en regardent qu'une partie. Nos associations, comme beaucoup d'autres avec lesquelles nous travaillons, sommes solidaires de Mila et nous l'avons fait savoir dans les réseaux sociaux. Il conviendrait de s'étonner plutôt du silence vis à vis de nos communiqués, de nos analyses, de nos alertes, de nos pétitions, de nos essais. Certains médias préférant reproduire les propos d'association enfermant les femmes dans la soumission prétendument choisie au diktat religieux du patriarcat théocratique. Nos outils sont maintenant les réseaux sociaux, bien que ce soit eux aussi qui aujourd'hui massacrent Mila. Nous acceptons cette contradiction pour faire entendre notre voix afin que chaque femme et chaque fille dans le monde puisse accéder au droit humain universel, à la liberté de conscience et au droit d'exprimer ses opinions. Ligue du droit international des femmes, regard de femmes, Libre Marianne. C'était euh, en 1er février 2020. Voilà, et pour terminer, euh, je vais relayer aussi euh, la publication de diverses personnes, dont euh, Naim Bestanji. Et puis il y en a d'autres en fait, il y a Christine Ledoiry toujours un sujet de euh, comment dire de la Ligue internationale droits des femmes par rapport à la manifestation de l'entrisme de l'islam politique dans le sport. Euh, en effet, un tournoi euh, a été récemment organisé à la Courneuve par les Ijabeuze avec la complicité d'Islamogauchiste, Bondif Bondif Blog, Foney du féminisme, Lalab et Comble de l'hypocrisie intersectionnelle les Dégomeuses, groupe de footballeuses lesbiennes. Infliger le port du hijab à des joueuses, cet instrument de soumission à des femmes, à un islam rigoriste et marqueur de la progression de l'islamisation. Les offensives politi politico-sexistes d'alliance citoyenne dans la ligne des frères musulmans, dont le sexisme du voile est l'outil politique, trouvent un écho. L'ex-footballeuse de l'équipe de France Jessica Ouara les soutient. En effet, cette association citoyenne, Euh, Alliance citoyenne ne mène pas seulement ses offensives contre les piscines municipales, elle les mène également dans le football. C'est une stratégie offensive qui a aussi pour résultat le soutien de MediaPart. Pour le journal, le règlement de la Fédération française de football, applicable à tous sans distinction, serait discriminant envers la discrimination sexiste du voilement des femmes. La Fédération française de football accueille ils disent accueille tout le monde contrairement aux mensonges propagés le même que pour le burkini. Les musulmanes ne sont pas interdites de terrain. Seul le voile porté uniquement par quelques-unes d'entre elles l'est. Cette interdiction concerne tous les signes politiques, religieux et ou discriminants. Mais par la rhétorique d'inversion habituelle dont Médiapart se fait aujourd'hui le porte-voix, le refus d'accorder un privilège à des fanatiques serait injuste. Les prédicateurs islamistes concernent considèrent les femmes comme des objets sexuels à dissimuler sous un voile pour apaiser la libido des hommes qui le leur prescrivent. Si des femmes y consentent, diabolisent sexuellement leur corps et sont ainsi dans l'incapacité psychologique de retirer leur voile le temps d'une rencontre sportive, le problème ne vient donc pas de la Fédération française. Le problème vient de joueuses qui s'autodiscriminent et se définissent comme hijabeuses avant d'être footballeuses. Du haut de leur voile, plusieurs millénaires de patriarcat nous contemple « Alliance citoyenne nous rappelle que nous, nous en avons encore pour un moment ». Donc ça, c'était une citation de de Naim Bestandji. Et euh, je pourrais aussi euh, vous parler d'Annie Sugier, la Ligue internationale des droits des femmes, qui suit tout ça, puisque elle lutte contre euh, euh, l'islam politique dans le sport, notamment au niveau des... Euh, comment ça s'appelle des compétitions euh, internationales où les pays euh, les pays islamistes imposent le port du du voile à leurs joueuses. Et Annie Sugier dit le sport est censé libérer le corps. Historiquement, l'oppression des femmes s'est manifestée partout par les contraintes imposées à leur corps, corsets, pieds bandés, voile, etc. Afficher aujourd'hui ce type d'accoutrement dans les stades, c'est les justifier et les présenter comme rôle modèle pour les plus jeunes. Que devient la fonction émancipatrice du sport Voilà, je vais terminer puisque c'est l'heure euh, je vous dire je vous remercie et euh, en fait donc alliance citoyenne euh, voilà offensive sur euh, au niveau du, du sport euh, du sport et au niveau aussi des piscines ils ont récemment euh, retourné à leurs offensives euh, par rapport à imposer euh, le burkini dans les euh, piscines euh, à grenoble euh, voilà Euh, donc si vous voulez en savoir plus vous trouverez la publication de naim best qui vous informe euh, sur euh, ce qu'il en est et euh, ce qui est très euh, malheureux c'est de voir que le comment le maire de grenoble qui avait pourtant été enfin euh, na best donc qui était un comment un, un homme pro féministe qui lutte contre contre l'islamisme avait averti le maire de grenoble de ce qui, de, de qui qui sont euh, alliances citoyennes qui est en fait une association euh, qui fait euh, une jonction entre euh, une partie de l'extrême gauche et de l'islamisme politique et euh, avait donc on a avait informé euh, le maire de Grenoble pour euh, lui expliquer vraiment ce que c'est ce que signifiait le, le voilement le voile islamique et euh, mais rien n'a changé le maire de Grenoble euh, continue là euh, après cette nouvelle offensive et eh bien a euh, préparé l'opinion à l'autorisation du du voile euh, dans les piscines de sa ville. Euh, voilà, je vous dis à, à la semaine prochaine je, ou voilà, si tout va bien ou sinon je ferai peut-être une pause une pause estivale et je ferai des rediffusions, merci de votre soutien No quina bomba, les nostres estaves buscaré.